Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers amis. Bonjour, mes amis. Moi, Catherine, et mes jeunes amis Nicole et Denise, nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, Nicole Quel jour sommes-nous aujourd'hui, Nicole C'est jeudi aujourd'hui. C'est jeudi aujourd'hui. Quelle date sommes-nous aujourd'hui, Denise Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Denise? Quelle date sommes-nous aujourd'hui, Denise? Nous sommes le 15 mars. Aujourd'hui, 15 mars. Nous sommes le 15 mars. Combien de jours y a-t-il au mois de mars? Combien de jours y a-t-il au mois de mars? Au mois de mars, il y a 31 jours. Au mois de mars, il y a 31 jours. Quels mois ont également 31 jours? quels mois ont également 31 jours deux mois d'hiver décembre et janvier deux mois d'hiver décembre, décembre et janvier deux mois de printemps mars et mai mar et mai deux mois de printemps mars et mai deux mois d'été juillet et août. 2 летних месяца июль и август deux mois d'été juillet et août et un mois d'automne c'est octobre et один осенний месяц октябрь et un mois d'automne c'est octobre oui c'est ça en somme sept mois de l'année ont 31 jour d'être так всего 7 месяцев имеют по 31 дню oui c'est ça en somme sept mois de l'année ont 31 jours. Ce sont janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre. Это январь, март, май, июль, август, октябрь и декабрь. Ce sont janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre. Et quel mois ont 30 jours À quels mois ils Et quels mois ont 30 jours? Puis je réciter une poésie à ce propos. Можно я расскажу об этом стихотворении? Puis réciter une poésie à ce propos. Je t'en prie, пожалуйста, je t'en prie. 30 jours en septembre, avril, juin, novembre. 31 en mars, et mai, août, octobre et janvier et décembre et juillet. 28 et février. 30 дней в сентябре, апреле и ноябре. 31 день в марте, мае, августе, октябре, январе, июле и декабре. 28 дней в феврале. 30 jours en septembre, avril, juin, novembre. 31 en mars et mai, août, octobre et janvier et décembre et juillet. 28 et février. Donc 4 mois ont 30 jours. Les quatre месяца имеют по 30 дней. Donc, quatre mois ont 30 jours. Ce sont avril, juin, septembre et novembre. Et après, juin, septembre et novembre. Ce sont avril, juin, septembre et novembre. Quand l'année n'est pas bisextile, le mois de février a 28 jours. Quand l'année n'est pas bisextile, le mois de février a 28 jours. Et combien de jours y a-t-il en février dans l'année bissextile? А сколько дней имеет февраль месяц в високосном Et combien de jours y a-t-il en février dans l'année bissextile? 29 jours. 29 дней. 29 jours. À propos, quel jour de l'année est le plus long? Кстати, какой самый длинный день года? À propos, quel jour de l'année est le plus long? Et combien d'heures a-t-il? И сколько в нём et combien dura-t-il? C'est le 21 juin et à 17h37. Et le 21 juin, il est 17h37. C'est le 21 juin et à 17h37. Et quel jour de l'année est le plus court? Kakko dingo de samy korotkiy. Et quel jour de l'année est le plus court? C'est le 21 décembre. 21 décembre. C'est le en décembre, il y a 6 h 57 minutes. Veni à 6 57 minutes, il y a 6 h 57 minutes. En juin, nous pouvons jouer dans le jardin jusqu'à l'heure du dîner. La nuit ne tombe qu'à 9 h En juin, nous pouvons gratter le sade d'aujourd'hui. C'est mieux, c'est seulement 9 heures. En juin... Nous pouvons jouer dans le jardin jusqu'à l'heure du dîner. La nuit ne tombe qu'à 9 heures. Mais en décembre, il fait déjà nuit lorsque nous sortons de l'école. 9 décembre, c'est minuit quand nous venons de l'école. Mais en décembre, il fait déjà nuit lorsque nous sortons de l'école. Pourquoi les jours sont-ils plus courts l'hiver que l'été? Pourquoi les jours sont plus courts que l'été? Pourquoi le jour sont-ils plus courts l’hiver que l’été? En hiver le soleil est très bas dans le ciel. En hiver le soleil est très bas dans le ciel. Sa course d’un bout à l’autre de l'horizon est moins longue. Sa course d'un bout à l'autre de l'horizon est moins longue. Il se lève tard, il se couche tôt. Anvstayotpo Sa. Chers auditeurs, peut-être vous connaissez beaucoup de belles histoires où il s'agit des jours de la semaine, des mois et des saisons de l'année. Draguis radiosлу, vous знаете много прекрасных histories à semaine, à et àminargoda. Chers auditeurs, peut-être vous connaissez beaucoup de belles histoires où il s'agit des jours de la semaine, des mois et des saisons de l'année. Et maintenant, Nous allons vous raconter celle qui est arrivée au petit garçon Henri et à son père. Et maintenant, nous allons vous raconter celle qui est arrivée au petit garçon Henri et à son père. Denise, veux-tu interpréter le rôle du petit Henri Denise, veux-tu interpréter le rôle du petit Henri bien sûr je veux connais bien, bien sûr je veux je te présente mon nouvel ami qui va interpréter le rôle de ton papa a je te présente mon nouvel ami qui va interpréter le rôle de ton papa il s'appelle François je vous Fraçois il s'appelle François et eh bien on commence nous touche et eh bien on commence «Ah, si l'hiver pouvait durer toujours! Ah, если бы zima никогда не кончалась!» Henri s'amusé à faire des descentes en luge, à former des bonhommes de neige. Henri веселился, kattais na sankar et делает snegovikov. «Mon fils, tu me ferais plaisir de kreir ce souhait sur cette feuille de papier. Synne moi, прошu tebя написать это пожelание на листке бумаги. Henri l'a écrit d'une main tremblante de froid. Henri n'épisait l'honneur d'un jour où l'honneur s'est écoulé et le printemps est survenu. Zima passait, n'est-ce pas Henri se promenait avec son père le long d'une plate-bande où fleurissaient déjà jacinthes, des auricules et des narcisses. Henri pratiquait sur ses matins d'autres vêtements, des médicaments et des narcisses. Il était transporté de joie en respirant leur parfum et en admirant l'éclat de leur couleurs. «On был переполнен радостью, вдыхая их аромат и любуясь разнообразием их красок. Ce sont les productions du printemps. Это дары весны. C'est la saison de fleurs. Elles sont brillantes, mais d'une bien courte durée. Это сезон цветов. Они блистательно прекрасные, но недолговечные. Ah, oh, c'est bien dommage. Pourquoi le printemps ne dure-t-il pas toujours? Ah, comme j'allais, pourquoi Vesna n'est pas бесconnée? Vous bien écrire ce vœu? Запichez, пожалуйста, ce желание. Henri l'a écrit, le cœur plein de joie. Henri записait le cœur plein de joie. Cependant, le printemps n'a pas tardé à faire place à l'été. Однако Vesna ne l'aimètre à l'oublier, mais Henri voyait autour de lui tantôt des blés verdoyants, qu’un vent léger faisait rouler en a comme une mer doucement agitée. Tantôt des prairies émaillées de mille fleurs, on mangeait des cerises, des fraises et d’autres fruits de la saison. Андри видел вокруг то зеленеющие хлеба, словно волнующееся море, перекатывающее свои нежные волны под порывами легкого ветра, то луга, усыпанные цветами. Можно было есть вишни, клубнику и другие плоды лета. "N'est-il pas vrai, Henri, que l'été "Не правда ли, Анри, что лето тоже имеет свои прелести?" "Oh, je voudrais qu'il dure toute l'année." Я хотел бы, чтобы оно длилось весь год. Ce souhait encore était inscrit sur une feuille de papier. Это пожелание тоже было записано на листке бумаги. Enfin, au ton est arrivé. Tout le monde est allé passer un jour en vendange. L'air était doux et le ciel serein. Les cepes de vigne étaient chargés de grappes noires ou d'un jaune d'or. Les melons rebondissaient et pendaient une odeur délicieuse. Les branches des arbres se courbaient sous le poids des plus beaux fruits. Наконец наступила осень. Все пошли на сбор винограда. Воздух был тёплый, а небо ясное. Виноградные лозы отяжелели под чёрными или золотисто-жёлтыми гроздями. Пузатые дыни распространяли дивный аромат. Ветви деревьев сгибались под тяжестью самых прекрасных фруктов. «Va bientôt passé. L'hiver sa chemin en grand pas vers nous pour remplacer l'automne. «Skoro это прекрасное время пройдет. Зима спешит на смену осени». «Ah, je voudrais bien qu'il reste un chemin et que l'automne ne nous quitte jamais». «Ах, я так хотел бы, чтобы она задержалась в дороге и чтобы осень никогда не покидала нас». Alors le père, tirant ses tablètes de sa poche, lui a montré et lui a fait lire les vœux qu'il avait autrefois formés. «Tagda a tietz, vœi nul l'istki boumagne, katoruk boi l'isapis ne priežnje pa jelani i pokazal uchiemo. » Henri a rougi, Henri pokrasnjel, et son père lui a fait comprendre que toutes les saisons de l'année sont bonnes et qu'elles ont toutes leurs plaisirs et leurs avantages ец дал ему понять что все времена года хороши и у каждого из них есть свои прелести и свои преимущества а notre pouvoir de régler le cours de la nature Ты видишь насколько наши желания бывают часто неблагоразумны и как мы счастливы, что не в нашей власти, изменить ход природы. Вот как кончается наша история. Avant de finir notre émission, я хочу vous proposer une petite devinette. Прежде чем закончить нашу передачу, я хочу предложить вам маленькую загадку. Avant de finir notre émission, я хочу vous proposer une petite devinette. « Un beau vieux père a douze enfants, ces douze en ont plus de trois cents. »« Un beau bon vieux père a douze enfants, ces douze en ont plus de trois cents. Qui »« Qui sont-ils »« Qui sont-ils »« Qui a deviné ?»« Qui a deviné ?»« Chers auditeurs, c'est vous que nous demandons de répondre à cette devinette. » Deragé radioslouchatelé, me prosim pas à s'atvetit na eto zagatko. Chers auditeurs, c'est vous que nous demandons de répondre à cette devinette. Au revoir, chers enfants. Da svidani, deragé i deti. C'est pas L'assemblée a coulé à la féria de Torrel la fille qui dansait mettait montée à la tête Quand des banderillo m'a dit l'ami reste calme garde au grand toro si tu regardes sa peur et elle s'avance vers moi Et laisse tomber sa rose Avec un billet qui propose Un rendez-vous à la sienne On s'était enlacé Sous l'oranger Mais la douaigna Donc c'était le métier Crier vengeance sous sa arrêt Le matin d'or trompé Surgit de l'ombre Et s'avance Moi sur mon orangé J'essaie de faire l'orange Taka taka taka taka taka taka taka Taka taka taka J'entends mon cœur qui bat Taka taka taka taka taka taka taka Taka taka taka taka taka taka rythme de ses pas Dit-il, voici l'estocade Mes picadors sont prêts Et mon oeil noir te regarde Et c'est depuis ce jour Qu'un tour me condamne à balayer sa cour Pour l'avoir faite à sa femme